Aouzu Billahi Minash Shaitanir Rajin Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Amma ba'ad Donc Inshallah euh, je vais essayer de lire un peu quelques parties du livre que je possède sur le, le mois de Rajab au mois béni ni de rajab. Donc je les les, les les morceaux que je vais lire concernant surtout le mérite des actions. Donc le mérite de telle action, telle telle telle telle, telle action et euh, parce que il me semble qu'il y a déjà plus de deux discours euh, euh au sujet de, de donc, du mois de rajab ou alors de de la nuit du mi'raj, de l'ascension, etc. Donc, euh, dans ces discours, il y a beaucoup de mérites du mois, les mérites du mois, le mérite des jours de ce mois, etc. Donc là, on va essayer un peu plus de se concentrer vers les, les adorations. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, on va quand même euh, toucher deux trois mots euh, sur le les mérites et la sacralité du mois de Rajab, sur... Euh, les jours spéciaux dans le mois de Rajab et les nuits spéciales dans le mois de Rajab. Ensuite, Inch'Allah, on va parler en deuxième partie des euh, jeûnes du mois de Rajab, donc des jeûnes de certains jours précis dans le mois de Rajab, et ensuite du jeûne en général euh, du mois de Rajab, sans, sans précision de jours Ensuite, Inch'Allah, dans une troisième partie, on parlera des prières, des salats, des salawat à faire des des jours de rajab enfin certaines nuits et certains jours de rajab ou alors des prières à faire n'importe quand dans, dans le mode rajab et ensuite euh, en dernière partie, quatrième et dernière partie Inch'Allah on parlera de, de certaines de certaines oeuvres et actions à faire dans le mode rajab comme certaines douas ou euh, certains vikrs euh, dans les douas il faudra ne pas oublier La doua d'entrée dans le mois de Rajab, hein, je la signale dès maintenant. La première nuit du mois de Rajab et l'entrée le, dans le mois de Rajab. Ensuite, Inch'Allah, le, les adhkars à faire dans le mois de Rajab, le, les sadaqahs, etc. Les mérites des actions, hein, en, en, en règle générale, euh, qu'on détaillera Inch'Allah. Je vais essayer de, de, de, de dire le plus de hadith possible le plus de sujets possible euh, en sélectionnant un petit peu Inch'Allah. Donc avant tout Allah Ta'ala dit dans son livre béni le Coran Dans le sens du verset certes la durée enfin le nombre pardon certes le nombre de mois auprès d'Allah c'est à dire dans le livre d'Allah qui est la table gardée qui est auprès de lui le nombre de mois donc est égal à 12 12 mois le jour où il a depuis le jour où il a créé le, les cieux et la terre et ensuite Allah Ta'ala dit 4 de ces mois sont des mois sacrés Sakhri, je t'chad du haram par Sakhri Donc ensuite, il y a le Prophets sallallahu alaihi wa sallam dans un hadith il raport abu beckra raport il y a le Prophets sallallahu alaihi wa a dit inna zaman qad istadara ka heiyatihi yawma khalak Allah samawati wal ardu assanatu thna عashara shahra minha arba'atun hurum al wa dhul wal-muharram wa rajab wa shahr mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban ki rapporté par boukhari muslim et donc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith euh, dans le sens rapproché on va dire que la, le, le temps est en fait a tourné juste depuis qu'Allah taala a créé la création le temps a tourné jusqu'à qu'il est revenu à son état initial donc euh, l'état dans lequel Allah, quand Allah Ta'ala avait créé la, les cieux et la terre donc le processus me dit l'année la, compte 12 mois donc quatre de ces mois sont des mois haram donc trois parmi ces quatre mois sacrés se suivent qui sont dhul qa'da, -Qa muharram qui sont les derniers mois de l'année musulmane, lunaire, et le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année lunaire musulmane. Ensuite, وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَ Et le quatrième, donc, des Muharram, donc celui qui est seul, puisque le processus a dit que les autres se suivaient, c'est que celui-ci ne suit pas, c'est le Rajab, le mois de Rajab, qui est le mois des Mudar, Mudar, c'est-à-dire la... En fait quand il dit Mudhar, il parle d'une bande de Quraysh qui sont les descendants de Mudhar. Donc c'est-à-dire que c'est leur mois dans le sens dans les charh donc il est dit que c'est dans le sens que que le qu'il donne de l'importance à ce mois ou cette tribu donne une importance à ce mois ou alors ils ont une affaire avec ce mois. Donc le mois de Rajab qui est le mois de Mudhar et qui se trouve, le professeur Salem insiste bien, elle Lévy bayna Jumada wa Sha'ban. Qui se trouve entre Jamadi, c'est-à-dire Jamadi al-Akhir ah et Sha'ban. Donc le hadith prend fin ici. Donc euh, dans le hadith pourquoi le prophète Sami donne cette, euh, ces, ces signes pour euh, expliquer le, le, le enfin, la location, la enfin le, le, le temps où se trouve le mois de c'est par rapport au à ce que pratiquaient les Quraysh euh, donc euh, dans la jahiliya avant l'islam qui est le Nassî. Euh, dans le sens où eux, en fait, lorsqu'il y avait euh, les mois sacrés, donc où ils ne pouvait pas faire de bataille, de guerre, etc., euh, et qu'ils avaient besoin d'attaquer pour pour avoir des butins et se nourrir, etc., ou pour s'enrichir, alors ils transmettaient la haramité, on va dire la sacralité d'un mois, donc le mois de Rajab en, en l'occurrence, à un autre mois de l'année. Donc ensuite, il il changeait les mois pour à leur guise en fait pour, pour ne pas euh, on va dire euh, commettre de, de, de les interdits de ce mois, il changeait le mois tout simplement. Donc ça c'est Allah Ta'ala n'est pas d'accord avec ça et d'ailleurs le professeur c'est pour ça qu'il dit que le mois de Rajab est bien entre Jamadi et Sha'ban. beaucoup beaucoup d'explications pourquoi a dit que la enfin, pourquoi le prophète sallalah alayhi wa sallam il a dit que le temps est revenu en fait c'est le... dans la 9e année de la hijra le hadj qu'il a fait c'est tombé dans le mois de Dzulqa'dah et non dans le mois de Dzulhijja qui est en vérité le mois, le mois du hadj et un an plus tard le prophète sallam quand il a fait son hadj al-wada' le dernier hadj qu'il a fait celui qu'il a fait donc euh, il est retombé le mois du hadj Ah, dans donc, euh, le mois de Zulhijjah qu'Allah Ta'ala est spécialisé et créé, euh, spécialisé choisi pour euh, l'accomplissement du pèlerinage euh, depuis le temps où il a créé les cieux et la terre donc euh, quand il dit que le Rajab c'est le mois de, de la tribu de Kourish dans le sens où dans le temps de la Jahiliya le Kourish il un grand respect à ce mois et il ne, ne, ne faisait attention de ne pas faire de bataille, de guerre dans ce mois-ci. Il y a encore des pages, et des pages, et des pages, et des pages sur les mérites, sur les explications du pourquoi, de, de comment, euh, il y beaucoup, beaucoup de choses, mais là, Inch'Allah, on n'a pas le temps et l'occasion, enfin, l'occasion Inch'Allah de... De, de, de parler de tout ça de toute façon comme j'ai dit c'est dans les discours qu'il faut, qu faut écouter ça donc euh, Allah Ta'ala dit dans ces mois euh, interdits ne vous faites pas de l'injustice envers vous même donc en fait les Mufaskeli ils ont dit que cette injustice là c'est le péché donc il les péchés sont interdits tout le temps mais euh, spécialement dans ces dans certains mois ou dans, ces, dans certaines périodes qui sont sacrées et le péché a plus d'importance Tout comme, par exemple, on fait un péché quand on est en ihram, en état de sacralité, quand on est à la Kaaba, qui est euh, le haram, euh, non, la, la, la mosquée sacrée, etc. Donc, les péchés sont augmentés et multipliés. Donc, par exemple, le zina, c'est interdit partout et n'importe quand, mais si tu l'as fait à la Kaaba, la, la nuit du destin, alors imagine la, la, la multiplication de ce haram-là. Donc là il y a beaucoup, beaucoup d'explications encore beaucoup d'explications. Donc dans les mois Haram aussi, il y a les les, les bonnes actions sont multipliées et décuplées de la même façon. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit in rajab est azim c'est rajab un mois énorme il multiplie les, les bonnes les les, les, les les bonnes actions dans ce dans, dans ce mois fihi et il détruit dans ce mois les péchés wa tustajaba il accepte dans ce mois les les douas wa yufarrij il se donc et il, il réduit et, les, et il et dissipe les soucis et les, et les et les problèmes de ceux qui font doua et qui font tauba et encore beaucoup beaucoup beaucoup de noms sur radjat donc sa signification ces noms on fait déjà 6e nom euh, beaucoup de noms 8e nom 10e nom, nom et Donc, nous allons parler des jours, de certains jours du mois de Rajab, enfin le mérite des jours de Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Khiratullah ibn al-shuhuri shahrur Rajab » Le mois qu'Allah Ta'ala a choisi parmi ces mois est le mois de Rajab. « Wa huwa shahrullahi azza wa jalla »« C'est le mois d'Allah azza wa jalla »« Man azzama shahr Rajab, faqad azzama amr Allah » celui qui euh, qui donne l'importance qui, qui qui qui respecte qui donne de l'importance au mois de rajab certes il a donné de l'importance à l'ordre d'allah ومن عظم امر الله ادخله جنات النعيم واوجب له رضوانه الاكبر certes celui qui donne de l'importance et a l'ordre d'allah Allah, Allah taala le, le fait rentrer dans ces paradis de, de bienfaits et et il euh, il garantit pour lui la, sa plus grande satisfaction donc je donne pas les sources de radiith etc ça nous concerne pas du tout on n'a pas euh, n'est pas des mois pour débattre sur les sur les sautenils des hadith ou alors ce qui les rapporte mais il faut savoir qu'ils sont tous on a toutes les sources euh, sous les hadiths hein. par exemple celui-ci rapporté par l'imam Al-Bayhaqi euh, dans son livre qui est traduit aussi en français que je conseille qui s'appelle euh, en français euh, donc en arabe c'est et en français c'est aux éditions euh, les trésors de la sunnah les mérites des jours et des mois de l'imam Al-Bayhaqi c'est un très bon livre que je conseille du coup on peut trouver bah, certaines paroles que je viens de dire euh, dans, ce... dans ce livre que je suis en train de lire certains hadith le prophète Sassay m'a dit le hadith qui est connu c'est le mot d'Allah et mon mois et le mot d'Allah Quand on a demandé euh, au prophète صلى الله عليه وسلم pourquoi Rajab c'est quoi le sens du fait que Rajab est le mois d'Allah il a répondu car dans ce mois euh, il est le mois ce mois est spécial à la, la, la, la au pardon d'Allah c'est-à-dire Allah, Allah taala a spécialisé ce mois pour le pardon et euh Dans ce mois, le sang s'arrête. Euh, les sens sont protégés. Et dans ce mois, Allah a accepté le taubah de ses prophètes. Et dans ce mois, il a sauvé ses, euh, ses amis euh, de ses ennemis. Celui qui passe ce mois en état de jeûne, il gagne trois choses de la part d'Allah. Et ces choses-là, c'est quoi Que tous ses péchés passés soient, sont pardonnés. Qu'il est protégé dépêché dans sa vie dans sa vie qui arrive future et dans, dans le jour le plus grand jour où il sera et euh, arrivera à la présence d'Allah taala, il est protégé de la soif de ce jour-là. La soif de ce jour-là. Ah oui, un autre hadith très important, le prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit un jour Alors qu'il passait à côté de de tombes, il a pleuré. On a et, et il a dit "Oh Thauban", qui est un compagnon qui était près de lui, qui rapporte le hadith. Il a dit "Oh Thauban, voici ces, ces tombes-là, ils sont en train d'être ces personnes-là dans ces tombes-là, ils sont en train d'être châtiés. Et j'ai fait doua à Allah pour qu'ils diminue leur châtiment. "Oh Thauban, si un d'entre eux avait jeûné un seul jour du mois de Rajab et qu'il avait veillé une seule nuit de ce mois, il n'aurait pas été châtié Saoudan dit, dit par le jeûne d'une seule joue d'un seul jour et par la, la, la veille d'une seule nuit, il serait protégé du châtiment de la tombe. Le prophète m'a dit oui, et par celui qui détient mon âme entre ses mains. oui muslimin Il a dit donc le processus par celui qui détient mon âme entre ses mains, il n'y a pas un musulman ou une musulmane qui jeûne un jour de Rajab et qui veille une nuit sans qu'Allah lui inscrive l'adoration d'un an de jeûne le jour et d'un an de veille la nuit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le mérite du mois de rajab sur les autres mois est comme le mérite du cour'an sur les autres paroles Allah. Oui, Il y a encore beaucoup de mérite hein, comme ça Mais on pas le finir Si je les dis tout ça va durer des jours et des heures Des heures et des jours Donc le premier jour du mois de rajab Quel est son mérite Abu Sa'id, il raconte le premier jour de Rajab, je suis venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit oh Aba Sa'id il a dit oh Abu Sa'id quel jour aujourd'hui quel jour quel premier jour enfin, non, quel jour euh, quel bien il y a dans ce jour et quel jour Quelle, quelle grande bénédiction il y a J'ai dit Et quel est ce jour Au prophète d'Allah Il m'a dit Dibril m'a informé Que lorsque c'est la première nuit Du mois de Rajab Allah ta'ala ordonne un ange De crier un appel A la inna shahra tawbati qadistahalla Certes Le mois du tawba c est, est rentré A commencé Mais Alors joie, bonheur, bonne nouvelle à celui qui va, qui va demander pardon à Allah dans ce mois. Donc le premier le premier Rajab est important, la première nuit, le premier jour. Ensuite donc là on parle du 15 e jour, on parle pas des nuits encore, on parle de, du jour. Et ensuite donc le 15ème jour de, de Rajab... Il a rapporté qu'Adam a demandé à Allah Ta'ala de lui dire quel est le meilleur jour, enfin le plus aimé d'Allah. Et Allah Ta'ala a répondu que le jour qu'il met le plus préférable est le jour de la quinzaine de Rajab, le milieu de Rajab. Et donc il a continué, il a dit celui qui dans le, le milieu de Rajab, c'est-à-dire le, le jour le 15e jour de Rajab euh jeune euh, se rapproche de moi avec euh, les, le jeûne, la prière et les sadaqa et fait des adorations, m'adore. Euh, quoi qu'il me demande, je lui donnerai, s'il me demande de le pardonner, je le pardonnerai. Au oh Adam celui qui dans la le 15 jour de Rajab en préservant son, son, son honneur, fait la sadaqah de ses biens, il donne de la sadaqah de ses biens, et qu'il est euh, en état de jeûne, et avec le zikr, il, il se rappelle de moi, qu'il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Ensuite, le 27 e jour, nous sommes toujours dans les jours, hein, je précise encore, 27 e jour de Rajab, Salman al-Faris, le rapport que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Il ya fi Il y a un jour et une nuit dans Rajab, Celui qui dhalika ce jour Et qui euh, veille cette nuit, C'est comme si il avait jeûné dans l'année de enfin, euh, tout le temps, c'est-à-dire euh, jeûné continuellement sans coupure. 100 années. Et c'est comme si il avait veillé toutes les nuits de 100 années. Donc ce jour c'est quand c'est 3 jours de la fin 3 trois, derni... enfin, trois Quand il reste 3 jours de la fin de Rajab c'est-à-dire en fait la 27 e jour Le procès m'a dit et c'est là c'est ce jour qui a été envoyé en tant que prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc hadith rapporté par l'imam Bayhaqi al-Awqat dans al-Iman, Al Ibn Asakir il rapporte aussi l'imam Qadr dans son Runya etc l'imam daylami dans son Moshnad al-Firdaus l'imam Al-Soudi dans Jam'ul Jawami' il est dans le Tafsir au Sidr mansour et donc l'imam aussi Ali Al-Mattaqi dans Kanzul Ummal, etc donc les hadiths qu'on dit sont sourcés et à toutes les références. Donc voici ce qui est, euh, d'une façon succincte, la, le mérite des jours de Rajab, donc on en a cité trois. Donc maintenant on va parler des nuits, donc les trois jours pardon qu'on a cité c'est le premier jour, le 15e et le 27e jour. Maintenant donc on va passer dans les nuits. Alors, les nuits c'est encore un, encore plus important par rapport aux, aux actions à effectuer et aux adorations puisque comme vous savez c'est euh, souvent la nuit qu'on fait les prières etc. donc autant que les jours les nuits de Rajab aussi sont importantes il y a beaucoup de riwayats au sujet des, des, des nuits de, de Rajab surtout la première nuit la première nuit du vendredi de Rajab euh, la 15 quinzième nuit et la 27e nuit Donc les douas sont مستجاب à ce moment-là, sont acceptés et euh, donc il est très il est مستحب il, il est très conseillé de euh, les, les, les passer en, en état de veille, les veiller en état d'adoration. Donc je saute pas mal pas mal pas mal de choses. J'arrive donc la première nuit du mois de Rajab. La première nuit du mois de Rajab, il est rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il est la première nuit du mois de Rajab, Allah ta'ala se tourne vers Ma'umma, fa'yaghfiru l'il-muzhnibin, et il pardonne aux pécheurs, wa yukrimu al-ta'ibin, il donne, il généreux avec ceux qui demandent pardon, wa yukarribu al-da'akirin, il rapproche de sa... Euh, satisfaction la misricorde des pla ceux qui ceux qui font le vicre qui se rappelle de lui le du et ceux qui font des efforts dans son adoration il est il les fait atteindre leur but c'est à dire lui ça donc celui qui veille cette nuit la première nuit de' Rajab Il se, il se il, euh, il serait, enfin, il, il atteint le matin et alors qu'il est pardonné il a aussi rapporté du prophète que celui qui fait vivre la première nuit de Rajab son coeur ne mourra pas le jour où les coeurs mourront et Allah Ta'ala il fait, il fait, fait pleuvoir Le khir part dessus sa tête, c'est-à-dire sur sa tête. Et il sort de ses péchés comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Et il intercédera pour 70 000 personnes qui avaient mérité l'enfer. Donc Khalid ibn Ma'dan, il rapporte qu'il y a cinq nuits, enfin il dit qu'il y a cinq nuits dans l'année. C'est très important ça, il faut le noter quelque part, il faut, le, il faut ne pas l'oublier. Cinq nuits dans l'année, que celui qui les passe en adoration euh, en, en pour, pour, pour la satisfaction d'Allah et en croyant à, ses, à sa rétribution... Allah Ta'ala, celui qui donc les passe en adoration avec ces intentions-là, Allah Ta'ala le fera rentrer au paradis. Donc, la première nuit de Rajab, qu'il faut passer en adoration et jeûner son jour. La première nuit de Charban, qu'il faut passer en adoration et jeûner son jour. La première... Euh, pardon, la nuit du Eid, du Ramadan, la fête à la fin du Ramadan... Donc il faut faire il faut veiller la nuit et bien sûr il ne faut pas jeûner le jour, c'est le Eid. Ensuite la nuit du grand Eid, Eid al-Kabir, Eid al-Adha qu'il faut passer en veille en adoration et ne pas jeûner le jour puisque c'est Eid et la nuit de Ashura qu'il faut passer la nuit en en adoration et le jour en jeûne. encore beaucoup, beaucoup de choses que je que je laisse, puisqu'on va aller dans les adorations directement. Il y a beaucoup. Donc là, il rapporte en fait toutes les paroles des ulama qui ont dit, il y a tel temps de nuit, dans l'année, temps dans l'année, temps de nuit, dans l'année. L'Imam Shafi'il, Ali ibn Abi Talib, Omar ibn al-Khattab, etc. Donc en fait, certains relémas, ils ont rassemblé tout ça pour nous faciliter. Et ils ont dit que dans l'année, il y a 14 nuits, ils ont retrouvé, rassemblé 14 nuits qui, sont de, de, qui les conseillent de passer en adoration. Donc, je vais les citer succinctement, si, on, si comme ça vous pouvez les noter et vous en rappeler ou mettre dans le calendrier toujours. La première nuit de Muharram, donc c'est le nouvel an, musulman. La dixième nuit de Muharram, qui est la nuit de Ashura. La première nuit de Rajab. La quinzième nuit de Rajab. La 27e nuit de Rajab, qui est la nuit d'Israou al-Mi'raj, l'ascension. La 15 quinzième nuit du mois de Sha'ban, qui est la nuit de Bara'a. La neuvième nuit du mois de Bulhijja, la dixième, hein. la 9 neuvième nuit du mois de Dhul-Hidja, c'est-à-dire la nuit du jour de Arafat, dont les Hujjads vont à Arafat, la nuit qui, qui est juste avant. Ensuite, la dixième nuit de Dhul-Hidja, donc c'est la nuit du Eid, du Grand Eid. Ensuite, la première nuit du mois de Shawwal, donc c'est la nuit du Eid, du Ramadan. Ensuite, la 21e nuit du Ramadan, la 23e nuit du Ramadan, la 25e nuit du Ramadan, la 27e nuit du Ramadan et la 29e nuit du Ramadan. Donc pourquoi c'est puisque il y a la possibilité pour chacune de ces nuits d'être la nuit du destin. Et aussi donc là ça c'était les nuits importantes dans l'année, les 14, et ils ont cité aussi 14 jours importants dans l'année qui correspondent pas automatiquement à ces nuits là hein. Je vais les citer aussi pour que vous puisse les noter. Qu'il est donc conseillé de de, de de faire revivre de les passer en évocation d'Allah en adoration. Donc le jour de Arafat, le 9 de l'Hicja, le le jour du grand Eid, Eid el Kabir le 10 de l'Hicja. Le jour de Je vais recommencer puisque là ils sont pas cités dans l'ordre en fait, mais je préfère les dire dans l'ordre. Donc Enfin, dans, dans le sens où il mieux qu'il soit un peu euh, mieux organisé. Je recommence depuis le début. Donc, les 14 jours, le premier jour de Zulhidja, le deuxième jour de Zulhidja, le troisième jour de Zulhidja, le quatrième jour de Zulhidja, le cinquième jour de Zulhidja, le sixième jour de Zulhidja, le septième jour de Zulhidja, le huitième jour de Zulhidja, le neuvième jour <transluté> <switches> de Zulhidja, <innovation> donc ces neuf premiers jours, ils sont cités ils sont connus sous le nom de Ayyam <inaudible> Ma'loumat, <marinade> ensuite, Donc on a dit 9, ça fait déjà. Le dixième jour de Dhul-Hijjah, qui est le jour du Eid al-Kabir, Eid al-Abha. Le deuxième jour du Eid al-Kabir, donc le 11. Le troisième jour du Eid, jour du Eid, donc le 12. Ensuite, donc là c'était tout ça dans le mois de Zulhijjah, donc du 1 au 12, tout simplement. Ensuite le jour de Ashura, le 10 Muharram. Ensuite le 15 Sha'aban, la journée, le jour de la nuit de Baraa. Le jour du Eid, du Ramadan, Eid al-Fitr. Et pour terminer, le jour du vendredi, ça, ça. toute l'année, toutes les semaines, Alhamdoulilah. Et ils ont dit que dans ces jours-là, pardon les plus importants à faire revivre, à passer en adoration, sont les vendredis et les jours du Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا سَلِمَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ سَلِمَةِ الْأَيَّامِ وإِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانِ سَلِمَةِ السَّنَاهِ Ah, le prophète Salem a dit lorsque le jour le, lorsque le jour de vendredi et euh, Salim dans le sens où il est euh, sans péché et sans erreur, on fait on a passé un bon jour. Alors tous les jours sont bons seront bons. Wa idha salima shahru Ramadan et passé euh, proprement bien. Salimat Alors l'année est propre et bien. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc on a parlé de la première nuit de Rajab, là maintenant la première nuit de vendredi de Rajab. C'est ce qu'on appelle nous en, Turqu en Turquie surtout, et même là on va en parler, la nuit de Raghahib. Le prophète Sassim a dit, an fi rajab. Ne soyez pas, ne soyez pas insouciants, ne soyez pas insouciants. de la première nuit de vendredi de Rajab car c'est une nuit que les anges ont nommé la nuit de ragha'ib ar c'est des choses auxquelles on a des choses duquel on attend on a envie yani on veut ces choses là des cadeaux les, les les ikram les, les, les générosités les cadeaux les récompenses donc ceci pourquoi il dit le professeur Salam, car quand il passe le tr le troisième euh, le, pardon le tiers de la nuit donc c'est quand on est au troisième tiers de la nuit il n'y a pas la yabqa malakun fi jamiai samawati wal ardi il ne reste pas un seul ange dans tous les cieux et les terres il se rassemblent tous à la Kaaba et autour de la Kaaba et Allah Ta'ala euh, se, se, se tourne se dévoile à eux d'un dévoilement et il dit demandez moi ce que vous voulez et les anges disent Rabbana, oh, ô notre Seigneur, hajatuna ilayka, notre besoin auprès de toi, entagfirali suwami rajab. Et, notre demande, c'est que tu pardonnes au jeûneur de rajab. Fayakoulullahu ta'ala, qad fa'altu thalika. Et Allah ta'ala dit, c'est ainsi, je l'ai fais je les ai pardonnés. Subhanallah. Donc la première nuit du mois de Rajab hein. Il nous sera rapporté que c'est dans cette nuit que euh, la goutte bénie euh, de laquelle a été créé le prophète sallalahu alayhi wa sallam est venue de, de notre père de, de, de son père Abdullah, le père du prophète sallalahu alayhi wa sallam Abdullah radhiyallahu anha à la, la matrice de sa mère enfin dans le ventre de sa mère Amina radhiyallahu anha. Et donc c'est la nuit où le protasama a été conçu enfin, dans le monde physique. Il y a encore beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de choses qui sont passées dans cette nuit. Je passe donc à la 15e nuit de Rajab, la 15e nuit de Rajab, donc comme on a dit, il fait partie des nuits qui qui qui faut qu'il est conseillé de passer en adoration. Il est rapporté, dans certaines informations, que la 15 quinzième nuit de Rajab, c'est la nuit où Allah Ta'ala a parlé avec Moussa, alayhis salam, ou encore, qu'Idris, euh, alayhis salam, a été élevé au ciel. Il a rapporté qu'Allah Ta'ala, dans cette nuit, il euh, il dit il ordonne aux anges responsables de noter les péchés et, enfin les actions pardon des gens des hommes et il leur dit regardez dans leur livre tout ce que vous voyez comme péché inscrivez une bonne action ensuite donc la 27e nuit de euh, du mois de donc c'est la nuit C'est la nuit où Allah Ta'ala a offert le plus grand cadeau qu'il n'a jamais offert à aucun prophète avant lui. C'est le miraj, l'ascension nocturne. Donc une grande nuit avec un tel mérite. Ce, ce, ces paroles, ce livre, ce discours, ce, ce, le temps ne peut pas suffire. Il y a beaucoup trop de choses. Donc selon beaucoup de ulama, cette nuit, il a été donné au prophète sallalahu alayhi wa sallam ce qui n'a été donné à personne. Qui est la vision d'Allah Ta'ala à la visite d'Allah Ta'ala la part du prophète sallalahu alayhi wa sallam, tout en sachant qu'Allah Ta'ala est transcendant, est exempt d'être dans l'espace ou dans le temps. Donc l'Ibam Nabawi rapporte que c'est la 27ème nuit du mois de Rajab que ça s'est produit. le L'ascension, euh, 10 ans, 3 mois après la prophétie. Donc il me semble qu'on avait rapporté, je sais plus, je le répète, le hadith rapporte par Salman al-Farisi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a une, un jour et une nuit dans Rajab que celui... » qu'il qu la passe en état de jeunes et qui passe sa nuit en adoration c'est comme s'il avait passé 100 années de, de je de de, de jeunes et sans années d'adoration la nuit et ce jour là c'est moins 3 jours avant la fin de Rajab c'est à dire la 27e nuit enfin 3 23e euh, 27e jour pardon etham les seuls de a été envoyé ce jour là Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a une nuit dans Rajab que celui qui passe cette nuit à l'adoration qui oeuvre dans cette nuit plutôt on lui a inscrit 100 années d'adoration 100 années de bonnes actions c'est 3 nuits avant, avant la fin du mois de Rajab donc la 27 e nuit euh, je viens à l'instant de me rendre compte que il y avait déjà un tarlim sur euh, un Donc des paroles que j'avais lues d'un livre sur la nuit de, de l'ascension du Mirage, donc la 27 e nuit. Donc euh, je vais pas en dire plus. Je vous renvoie vers cet audio-là, vers cet enregistrement-là. Que vous pouvez retrouver ou me demander si vous ne l'avez pas. Donc on passe au jeûne. On dit qu'on faisait les jeûnes et ensuite les salats et ensuite les autres adorations. Je vais essayer de passer plus vite maintenant. Donc, le jeûne de certains jours précis. donc le premier, deuxième et troisième jour du mois de Rajab Ibn Abbas rapporte ce que le Président de Sassani a dit le, jour du jeûne, euh, le, enfin, le, le jeûne du premier jour de Rajab fait pardonner trois années de péché le deuxième jour, six années et le troisième jour, un an donc le premier jour, trois ans le deuxième jour, deux ans et le troisième jour, un an Et chaque jour qui suit, le jeûne de chaque jour qui suit, euh, un mois de péché part Il est dit dans le Hadith que celui qui passe la, le premier jour de Rajab en état de jeûne, l'enfer s'éloigne de lui de la distance entre le ciel et la terre. Le prophète sallallahu a dit encore, celui qui jeûne le premier jour de Rajab, ses péchés se séparent de lui... de la distance de, entre le ciel et la terre. Donc il a Anas ibn Malik rapporte qu'il euh, est venu au Pratissalem un, un vieil homme très vieux qui avait entendu le mérite du jeûne de Rajab et il est venu au Pratissalem et il a dit au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Je, je suis faible, je n'ai pas la capacité de le jeûner entièrement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Jeûne le premier jour. Jeûne 15e jour, le milieu. Et jeûne le dernier jour. jusqu'à Si tu fais ainsi, certes Allah te donnera la récompense de l'avoir jeûné en entier. Car certes, une bonne action... est récompensé euh, dix fois plus donc les premiers jours de Rajab les jeunes des premiers jours on a dit trois premiers jours spécialement ensuite le premier jeudi de Rajab il a rapporté que le professeur m'a dit celui qui gêne le premier jeudi du mois de Rajab il devient un droit de la part de, de, sur Allah de le mettre au paradis Bien sûr Allah aucun aucun droit sur euh, c'est-à-dire que ça devient pas une aucune obligation ne peut être mis euh, sur Allah taala c'est-à-dire qu'Allah taala garantit promet et se s'oblige du même dans le sens où il, il euh, garantit et il, il annonce donc le paradis à cette personne ensuite donc 13-14-15 et ce qu'on appelle ça c'est enfin, les 13-14-15 de chaque mois donc là le 13-14-15 c'est déjà une sunnah de jeûner le 13-14-15 de chaque mois mais là spécialement dans Rajab donc 13-14-15 Rajab Ali Rabbanhu rapporte enfin Ali Rabbanhu a dit euh, celui qui passe le 13ème jour de Rajab enfin le 13ème jour pardon de le jeûne du 13 e jour de Rajab C'est comme le jeûne de 3000 années. Le 14e jour, le jeûne du 14e jour de Rajab, c'est comme 10000 années. Et le 15e, le jeûne du 15e jour est comme 13000 années. Ensuite, donc le jeûne du 27e jour de Rajab, euh, là, je vais vraiment passer le ghirtisar parce que j'ai dit qu'il y avait un cours spécial dessus, un seul hadith Euh, lequel lequel lequel le prophète salla Allah a dit celui qui jeûne le 27e jour de rajab il on lui a inscrit la récompense de 60 mois de jeûne car ce jour euh, le prophète wa dit ce jour est le jour où digne d'islam a à apporter la, la révélation la première révélation au, au nabiy salla Allah et en enfin, par rapport au jours enfin au jour spéciaux de jeûne le dernier jour du mois de Rajab Donc là il est rappelé le hadith où la personne la vieille personne qui est venue voir le prophète de salem pour dire qu'il ne pourrait pas jeûner tout le mois entier le prophète lui a dit de jeûner le premier jour le milieu et la fin le dernier jour donc euh, il est ici dit que le Mullah Ali Al Qari Rahimallah qui a cité certains hadiths que nous avons cités au sujet de l'arjab a ensuite dit ceci ce qu'on comprend de toutes ces riwayats c'est que le mois de l'arjab par rapport aux autres mois possède certaines certains mérites C'est clair. Donc ce qu'il est demandé des serviteurs, c'est euh, selon leur capacité et leur force d'augmenter leur adoration et leur obéissance. Et les ulama, ils sont tous d'accord, d'unité, pour dire que qu'il est possible d'utiliser de, des hadiths qui sont euh, barifs, dans la, ce, la baïf, dans la science les hadiths qu'on appelle barf dans la science du hadith peuvent être utilisés sans problème euh, lorsqu'il s'agit du mérite des oeuvres et des actions donc il dit dans son de sal qui s'dressait à la fi il dit donc que euh, le fait que certains savants ont dit Qui, qui, qui empêche les gens de jeûner dans le mois de Rajab en prétendant que ce serait Bid'a dit donc ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à comprendre et qu'on peut accepter donc maintenant le, le, le jeûne de, des jours de Rajab mais sans donner de jours précis général donc un seul jour de Rajab il est rapporté Anasim Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil Certes il y a dans le paradis un fleuve Rajab", Qui s'appelle Rajab min wa ahla min ce, ce fleuve, l'eau de ce fleuve est plus blanche que le lait Et plus bonne plus sucré que le miel Man sama min Rajab yaouman Saqahu Allah min dhalika al nahar Celui qui jeûne un jour de rajab, Allah Ta'ala lui fait boire de ce fleuve. Donc, dans un autre hadith, le prophète Sam a dit que celui qui jeûne un jour de rajab, c'est comme une année de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Celui qui gêne un jour de rajab avec la foi et la conviction et la, le désir de la récompense il s'est obligé à lui-même la plus grande satisfaction d'Allah ta'ala et il sera installé dans le plus haut degré du paradis et aussi dit m'a dit celui qui gêne un jour de Rajab ce jour de jeûne équivaut à deux années de jeûne dans un hadith le prozesseur m'a dit certes le mois de Rajab est un mois énorme celui qui gêne un jour de ce mois Allah lui a inscrit mille jours de jeûne pardon mille scène 1000 années de jeunes ah, en a encore beaucoup beaucoup Donc maintenant on va parler des jours enfin des mérites de chaque jeune jusqu'à 20 jours. Donc, il euh Alors, il y a beaucoup de récompenses hein, à ce sujet. Euh Je sais pas si je vais pouvoir les dire, parce que je sais que dans le discours dans les discours enregistrés, on en parle. Ce serait bien que vous écoutiez tout, puisque là, ça va être beaucoup trop long. faut savoir pour chaque jour, les 20 premiers jours, il y a beaucoup, beaucoup de mérite. Donc en fait, c'est plein de hadiths qui sont réunis, hein, de font le processer midi, par exemple. Il euh, oh, y en a trop... Non, il vaut mieux écouter le discours parce que là ça fait là, je ne pourrais pas on a trop ou alors regardez dans... non, il vaut mieux écouter le discours la plupart des hadiths sont dans le mérite des jours et des nuits je sais pas si c'est dans la traduction française mais je pense qu'ils y sont donc les, les sur le mois de Rajab regardez le mois de Rajab et le mérite des jeunes euh, dans le mois de Rajab Donc là, si je regarde le livre, Mérite du Maud page 15, jusqu'à 31. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Ouais. Donc, alors, 19 jours, 20 jours. Donc il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a toute une explication sur le fait d'utiliser des hadiths qui seraient qui sont considérés comme ba'if dans la science du hadith mais pour le, le, le au niveau des, des des des œuvres des mérites des œuvres pardon. Là, il y a beaucoup beaucoup de pages sur ce sujet qui fait une explication détaillée scientifique. Ensuite, il y a sur le fait de jeûner entièrement le mois de Rajab euh, plusieurs les savants ont émis on plusieurs avis à ce sujet. Mais la plupart l'autorise. il est aussi rapporté, il faut savoir que le processus des fois à jeûner entièrement le mot de l'adjab et le charban par exemple grand savant Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahu allah hadi celui qui a interdit le, le le jeûne du mois de rajab c'est un ignorant des sources de la des hukm de la charia c'est un ignorant des sources de la charia de la loi est rapporté par l'imam as-subqi dans tabaqat ash-shafi'iyyah Après, des mérites sur le fait de jeûner en entier, des hadiths. Je veux vite passer, parce que ça fait beaucoup trop long. Les prières du mois de Rajab. Je vais faire un deuxième au Dieu, Inch'Allah, je vais couper ici. Bismillah.